Avec cet instinct, cette finesse de la femme qui a de l'esprit en toutes choses, même quand elle console, Eugénie voulait tromper la douleur de son cousin en l'occupant de lui-même. « Mon honneur !» cria le jeune homme en chassant ses cheveux par un mouvement brusque, et il s'assit sur son lit en se croisant les bras. Ah, « Ah c'est vrai Mon père, disait mon oncle, a fait faillite !» Il poussa un cri déchirant et se cacha le visage dans ses mains. « Laissez-moi, ma cousine, laissez-moi. Mon Dieu, mon Dieu, pardonnez à mon père, il a dû bien souffrir. » Il y avait quelque chose d'horriblement attachant à voir l'expression de cette douleur jeune, vraie, sans calcul, sans arrière-pensée. C'était une pudique douleur que les cœurs simples de Génie et de sa mère comprirent quand Charles fit un geste pour leur demander de l'abandonner à lui-même. Elles descendirent, reprirent en silence leur place près de la croisée, Et travaillèrent pendant une heure environ, sans se dire un mot. Eugénie avait aperçu, par le regard furtif qu'elle jeta sur le ménage du jeune homme, ce regard des jeunes filles qui voient, tout en un clin d'œil, les jolies bagatelles de sa toilette, ses ciseaux, ses rasoirs enrichis d'or. Cette échappée d'un luxe vu à travers la douleur lui rendit Charles encore plus intéressant, par contraste peut-être. Jamais un événement si grave, jamais un spectacle si dramatique, n'avait frappé l'imagination de ces deux créatures incessamment plongées dans le calme et la solitude. « Maman, dit Eugénie, nous porterons le deuil de mon oncle. »« Ton père décidera de cela, » répondit Madame Grandet. Elles restèrent de nouveau silencieuses. Eugénie tirait ses poings avec une régularité de mouvement qui eût dévoilé à un observateur les fécondes pensées de sa méditation. Le premier désir de cette adorable fille était de partager le deuil de son cousin. Vers quatre heures, un coup de marteau brusque retentit au cœur de Madame Grandet. « Qu'a donc ton père » dit-elle à sa fille. Le vigneron entra joyeux. Après avoir ôté ses gants, il se frotta les mains s'en emporter la peau, si l'épiderme n'en eût pas été tanné comme du cuir de Russie, sauf l'odeur des mélèzes et de l'encens. Enfin son secret lui échappa. « Ma femme, » dit-il sans bégayer, « je les ai tous attrapés. Notre vin est vendu. Les Hollandais et les Belges partaient ce matin. Je me suis promené sur la place devant leur auberge en ayant l'air de bêtiser. <rire> Chose que tu connais est venue à moi. Les propriétaires de tous les bons vignobles gardent leur récolte et veulent attendre. Je ne les en ai pas empêchés. Notre Belge était désespéré. j'ai vu cela. « Affaire faite Il prend notre récolte à deux cents francs la pièce, moitié content. Je suis payé en or. »« Les billets sont faits. Voilà six louis pour toi. Dans trois mois, les vins baisseront. » Ces derniers mots furent prononcés d'un ton calme, mais si profondément ironique, que les gens de Saumur, groupés en ce moment sur la place et ameutés par la nouvelle de la vente que venait de faire Grandet, en auraient frémi s'ils les eussent entendus une peur panique eût fait tomber les vins de cinquante pour cent. Vous avez mille pièces cette année, mon père? dit Eugénie. Oui, fifille. Ce mot était l'expression superlative de la joie du vieux tonnelier. Cela fait deux cent mille pièces de vingt sous? Oui, mademoiselle Grandet. Eh bien, mon père, vous pouvez facilement secourir Charles. L'étonnement, la colère, la stupéfaction de Balthazar en apercevant le manettequel Fares ne saurait se comparer au froid courroux de Grandet qui, ne pensant plus à son neveu, le retrouvait logé au cœur et dans les calculs de sa fille. « Ah, ça Depuis que ce Mirliflor a mis le pied dans ma maison, tout y va de travers Vous vous donnez des airs d'acheter des dragées, de faire des noces et des festins, je ne veux pas de ces choses-là » Je sais à mon âge comment je dois me conduire, peut-être. D'ailleurs, je n'ai de leçons à prendre, ni de ma fille, ni de personne. Je ferai pour mon neveu ce qu'il sera convenable de faire. Vous n'avez pas y fourré le nez. Quant à toi, Eugénie, ajouta-t-il en se tournant vers elle, ne m'en parle plus, sinon je t'envoie à l'abbaye de noyer avec Nanon, voir si j'y suis, et pas plus tard que demain si tu bronches. Où est-il donc, ce garçon Est-il descendu Non, mon ami, répondit madame Grandet. Eh bien, que fait-il donc Il pleure son père, répondit Eugénie.